1 A Le beurre est encore cher. B Le vendeur est à la porte. C L'acteur fait du sport. D Est-ce que le chauffeur téléphone E Elles veulent faire du sport. De. A. Sa sœur ne veut pas. B. Il peut leur montrer. C. On déjeune jeudi prochain. D. Ils veulent des jeux. E. Elle a peur du feu.